Bon matin. C'est une drôle de configuration. Là. Il va falloir que je balaye euh, comme ça. Oui, <rire> ouais, c'est ça exactement. Exactement. Bon, ben, bon matin tout le monde. On continue dans Nombre ce matin. On est rendu plus précisément à Nombre 15, 17 à 31. Euh, on traite dans, le, dans ce passage-là du sacrifice pour le péché involontaire. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là, les dernières semaines, on a vu, euh, donc dans, on, est, on est dans Nombre, hein, semaine après semaine. Donc, dans les passages juste avant, on a vu euh, donc le retour euh, et le compte-rendu des éclaireurs qui ont été envoyés dans le pays de Canaan. D'ailleurs, je tiens à dire, il y a eu un petit débat, là, est-ce qu'on parle d'explorateur ou d'espion? Je vous propose éclaireur, qui est une réconciliation entre le volet militaire et le volet exploration. Donc, en tout cas. Euh, donc, bref, les éclaireurs reviennent, font leur compte-rendu. Euh, et là, il y a découragement, incrédulité, drame, rébellion contre Dieu. Euh, Parce qu'en fait, ils ont peur, malgré les promesses de Dieu, ils ont peur d'entrer de dans le pays de Canaan. Euh, et là, ben, ça va amener à un jugement, à une conséquence de Dieu qui tombe sur le peuple. Et là, le peuple ne euh, veut pas ce jugement-là, donc continue dans un esprit de rébellion. Ils vont quand même entrer dans le pays, ou en tout cas monter sur la montagne. Et là, les Amalécites, les Cananéens, ben... Euh, gagne la bataille. Euh, donc ce matin, en fait, on va faire une petite pause de cette histoire-là. Euh, on va retourner un peu dans un, dans un esprit de, de, de loi de Dieu, de commandement de Dieu. Donc on va lire le passage, mais c'est comme une, une suite de le, de, des lois et des commandements de Dieu. Et donc pourquoi on fait une pause de l'histoire pour rentrer dans la loi? En fait, c'est que on, la, la parole est écrite pour nous enseigner. Et ici, on est dans un contexte où on, on creuse, on approfondit la loi. C'est comme une clarification, si on veut, de certains éléments contextuels. Et ayant l'histoire juste avant, bien, c'est intéressant parce que ça donne un contexte à tout ça, OK? Parce que les exemples de rébellion, ils sont percutants euh, dans, dans l'histoire parce que Dieu les a sortis d'Égypte à travers miracle, par-dessus miracle, par-dessus miracle, par-dessus miracle. Malgré tout... Le peuple est, est encore rebelle dans son cœur, ne croit pas Dieu. Et puis en fait, ça, ça, ça s'applique à nous. Hein? Parce qu'on peut dire, ben oui, je reconnais que Dieu existe parce que X, Y, Z dans ma vie, mais rester à quelque part rebelle. Ou dire, je reconnais Dieu, mais est-ce que je le crois vraiment là, dans tous les aspects de ma vie? Ben, pas sûr. Donc ça, ça, ça, nous, ça nous touche, ça. Et de là le titre, en fait, que je vous propose ce matin. Euh, puis la question que je vous pose ce matin, qui est une question très personnelle, c'est « Est-ce que vous êtes certain de garder vos cœurs dans un état qui vous permet d'être des bons témoins volontaires? » On parle du péché involontaire, mais là, c'est quoi être non-involontaire? Ben c'est d'être volontaire pas évident de répondre à ça. Donc ce matin, ce qu'on va voir, c'est dans un premier temps, on va expliquer, on va vraiment chercher à comprendre avec les Écritures, qu'est-ce que ça veut dire le péché involontaire. Moi, quand je lisais le passage, c'est la première fois, mais c'est quoi ça le péché involontaire? J'ai fait un accident. Euh, donc on va commencer par creuser ça, puis ensuite de ça, on va voir que dans le fond, une fois qu'on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a trois dimensions, euh, qui, qui, trois niveaux, trois dimensions à être volontaire dans notre marche avec le Seigneur. Il y a une dimension qui est très, très personnelle, il y a une dimension qui est collective, puis il y a une dimension qui, est, qui touche à notre témoignage dans le monde ou envers le monde. Et puis tout ça nous menant, c'est ce qu'on souhaite, à être des bons témoins volontaires de Christ dans nos vies. Donc, pour rappel, on est toujours dans Nombre. Donc, ça vous donne un petit, un petit survol de, de qu'est-ce que c'est que, que ce livre des Nombres. Donc, pour, pour rappel, en, en hébreu, ça veut dire « dans le désert ». En fait, c'est les premiers mots du, du livre. Euh, euh, en fait, les premiers mots du livre parlent « dans le désert » et le livre s'appelle « dans le désert » en hébreu. Et donc, euh, on parle ici d'un cheminement. Okay, donc ça nous donne un petit peu euh, un, un contexte à, à tout ça. Euh, on est euh, au début, quand, on a, quand on, a, on a présenté le livre, je ne me rappelle plus c'est qui qui l'a fait, désolé pour la personne qui l'a fait, quand on a présenté, ah ben c'était Samuel, c'est Samuel, ça vient de me revenir. Euh, il y avait plusieurs blocs, là on se trouve à être dans le troisième bloc, qui est des épreuves et des instructions de, de Dieu. Plus, plus particulièrement là, dans le chapitre 15, on est sur la, les lois sur le sacrifice et le sabbat. Donc, je vous invite à prendre euh, vos Bibles, nombre 15, et, et là, on va aller tout de suite au verset 17. Donc, on va lire 17 à 31. Je l'ai brisé en deux blocs, histoire de pouvoir vous l'afficher. Donc, 15, verset 17. « L'Éternel parla à Moïse et dit... » Vous êtes là. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je, vais, je vous ferai entrer, euh, voyons, je, je suis perdu dans la lecture Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte, vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. « Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre part dans, le, dans les temps à venir. » Et là, ici, on arrive au, au, au morceau, au bout du, du passage sur lequel je vais focuser un petit peu plus. « Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse... » Parce qu'on s'entend qu'il y en a eu des commandements jusqu'ici, okay? euh, de toutes sortes de niveaux, de toutes sortes d'aspects, très précis. Donc... Euh, Euh, « En n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, donc même les commandements à venir. Si l'on empêchait involontairement, sans que l'Assemblée s'en soit aperçue, toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation. D'après les règles établies, qu'elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Euh, » Là, je suis rendu à 25. Je vais avancer. Parfait. Donc, 25. « Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande. » « Un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. » Bon, là, je vous l'ai mis en jaune dans le texte en avant, mais vous pouvez voir qu'involontairement est là quelques fois. En fait, il est là huit fois dans le texte. Donc, je tiens à vous dire, s'il est là huit fois, c'est que c'est important. Ce n'est pas une valeur poétique. Donc, verset 26. « Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. »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 Il portera la peine de son iniquité. Donc ici, on est dans des commandements, et puis le, le mot involontairement est là huit fois dans le texte, quand même pas négligeable. Euh, involontairement en hébreu, et là, pardonnez mon hébreu qui n'est pas très au point, mais involontairement, c'est chaga, euh, donc euh, -A -A S-H-A-G-A-H, chaga. Et en fait, ça veut dire « s'égarer »,« s'écarter »,« errer ». Donc, ça peut être dans, le, dans un contexte, des fois, c'est appliqué dans un contexte de, de chanceler un peu comme ivre, euh, de s'égarer de, fa de façon morale, moralement, euh, ou commettre, dans ce contexte-là, commettre le péché par ignorance ou par inadvertance. Donc ici, ce volet-là, il est important. Mais en plus d'être important, bien, vous voyez, il s'applique dans un premier temps à l'assemblée des enfants d'Israël, dans un deuxième temps à une personne, un individu qui a péché involontairement, puis ensuite à l'étranger, bien, ils disent l'indigène ou l'étranger, deux statuts, en fait, qui veut dire « je viens de l'extérieur ». Donc, à trois niveaux, ou les fameuses trois dimensions dont je vous parlais tout à l'heure, la notion de péché involontaire s'applique. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, on va commencer par regarder involontairement, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire. Et ici, je me suis attardé, j'ai fait, fait un travail, je, je voulais vraiment expliquer involontairement, non pas parce que, en, en fonction de ce que moi j'en pense ou mon interprétation, mais je voulais vraiment aller voir dans les Écritures qu'est-ce qu'on nous dit par rapport euh, au fait de pécher involontairement. Puisque c'est là huit fois, hein, on versait 22, 24, 25, deux fois, 26, 27, 28 et 29, je me suis dit qu'on allait s'y attarder. Donc, je vous invite à prendre, on va, on va commencer par la fin. On va commencer par le Nouveau Testament qui nous parle de, de péché, de, de deux types de péché. Donc, je vous invite à prendre 1 Jean 5. Donc, la, le premier épître de Jean, chapitre 5. Les versets, bon, on aurait pu en lire beaucoup, mais on va s'attarder aux versets 16 à 19, puis ensuite on va, on va fouiller un peu dans l'épître. Donc, ici, Jean, dans cet épître-là, à ce moment-là, parle de la prière. Mais si on regarde en particulier les versets 16 à 19, Et je le lis, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Donc, s'il y a un péché qui mène à la mort, il y en a un qui ne mène pas à la mort. « Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Verset 17, « Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu ne, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc ici, il y a une notion de le monde qui est sous la puissance du malin, mais si quelqu'un qui est né de Dieu, euh, commet une iniquité qui est un péché, mais celui-là ne mène pas à la mort. Donc il y a vraiment deux types de péchés. Là, on, va, on, on cherche à comprendre le lien avec la notion de péché involontaire. Donc, il y en a un qui est comme volontaire, un qui est comme involontaire. Bien, en fait, la, la meilleure façon d'interpréter ça... On, ici, on est dans l'épître de Jean vers la fin, le chapitre 5. Mais revenons un peu en arrière, parce que Jean, il y a tout une, un fil conducteur dans, son, dans sa lettre. Mais revenons à, au, au chapitre 3, dans le même épître. Chapitre 3, euh, en particulier les versets 4... Euh, en fait, je vais, je vais lire 9 d'abord, puis 4 ensuite. On va, re, on va re, re, retracer l'origine de la chose. Donc, euh, qui, ici, on est dans le « quiconque qui est né de Dieu ne pêche point ». Comment ça se fait? Okay. Verset 9, chapitre 3, verset 9. « Quiconque qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ok, intéressant. Ça veut dire quoi, ce « né de Dieu »? Si on revient un peu plus en arrière, 1 Jean 3, 4, quiconque, quiconque pêche transgresse la loi. Donc, on revient à la loi, au commandement de Dieu. C'est ça, la notion d'iniquité. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Donc, Jésus, en venant dans le monde pour nous sauver, il nous sauve de quoi? Il nous sauve de tout ça. Et tout est accompli pour le passé, pour le présent, pour le futur. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi, involontaire et pardonnée grâce à Jésus. Mais qu'est-ce est, qu est -ce que c'est, le, le péché qui est non-involontaire, celui qui mène à la mort dont on parlait tout à l'heure? En fait, on a, on a vu la finalité de la chose, on a vu dans un Jean qui est vers la fin de la Bible, mais allons voir au début, On va aller voir dans Genèse 3, comment le péché est entré dans le monde, pour bien comprendre. Puis en fait, Genèse 3, c'est un passage qui est bien connu. Mais c'est intéressant parce que le relire avec cette question-là de qu'est-ce que le péché volontaire et involontaire, ça donne une autre saveur. Ça donne, ça donne une autre perspective. Donc, chapitre 3 dans Genèse. Le, serp le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent, il s'y prend comme ça, l'ennemi s'y prend comme ça. Il dit à peu près ce que Dieu a dit, mais avec une petite nuance subtile juste à côté, de, que tu ne peux pas comme détecter pour amener en fait dans le champ. La femme répondit au serpent, ⁇ Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ⁇ Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. ⁇ Alors le serpent dit à la femme, ⁇ Vous ne mourrez point. ⁇ Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et là, ben, Ève, la femme, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle et qui gardait le jardin, et il en mangea. Donc, les deux en mangent, et c'est l'entrée du péché dans le monde. Mais c'est intéressant, qu'est-ce que le serpent dit? « Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Donc là, ce que le serpent dit, ce que l'ennemi dit, c'est vous allez être comme Dieu. Dieu qui vous a créé, mais là vous allez être tellement bon, là, vous allez être comme... Donc c'est là en fait la, la notion de péché euh, volontaire ou celui qui mène à la mort, c'est le fait de vouloir dire Dieu, je ne reconnais pas ta grandeur, je suis moi aussi grand. C'est ça le point le plus important qu'il faut vraiment saisir. Puis ça met en lumière dans le verset 30 de, dans Nombre 15, ce qu'on qu lisait tout à l'heure, quand l'indigène ou l'étranger, on, on dit il agit à main levée. Il outrage l'éternel. Puis ensuite, il va être retranché. Pourquoi agir à main levée? Là, vous voyez ça un peu comme tu sais une rébellion. C'est je, je dis à Dieu, non, non, tu t'es pas le créateur du monde. Moi, je suis aussi hot que toi. C'est important de Saisir cette dimension-là. Parce qu'ensuite, comment on va l'appliquer? C'est les fameuses trois dimensions qu'on va regarder. Mais la notion d'involontaire, c'est une question de cœur qui signifie ne pas être dans un état dans mon cœur de désirer être comme des dieux, ne pas être une rébellion en rébellion contre Dieu, ne pas me détourner ou nier Dieu. Okay? Puis l'hypothèse que je vous suggère, quand on regarde Genèse et tout ça par rapport au péché, Euh, c'est que Dieu a permis que le péché entre dans le monde. Pourquoi En fait, ici, il est question de connaissance du bien et du mal. En fait, c'est grâce à la connaissance du bien et du mal, les enfants de Dieu arrivent à la pleine compréhension de la grandeur de Dieu. Sans ça, on est comme naïf. Et cette pleine compréhension-là de la grandeur de Dieu, c'est la compréhension de la justice de Dieu Tout-Puissant, exp exposée par, ou mise en lumière par la loi impossible à accomplir par nous-mêmes pour arriver à la conclusion qu'on n'a pas le contrôle. Parce que, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on, on veut avoir le contrôle, on veut prendre le contrôle. Puis la compréhension de la grâce de Dieu aussi, la grâce de Dieu miséricordieux. Donc la compréhension de la justice, c'est une chose, la compréhension de la grâce de Dieu, c'est une autre chose, puis c'est complémentaire. Qui est accompli par Jésus, qui a tout accompli, qui nous réconcilie avec le Père pour l'éternité, Qui ôte le péché de nos vies. Bon, peut-être pas d'un coup, ça serait bien, mais c'est comme par petite étape, c'est par couche d'oignon, si on veut, par pelure d'oignon, nous formant selon le cœur de Dieu. Donc, le péché involontaire, involontaire c'est d'avoir le cœur à servir Dieu, mais d'errer dans la mise en œuvre. OK? Ça nous offre la possibilité, par contre, d'errer dans la mise en œuvre, la possibilité de comprendre. « La grandeur de Dieu, la justice et sa grâce, parce que j'y je, goûte, j'en prends pleinement connaissance. » Donc, sur cette base-là, maintenant qu'on a bien établi quest ce que ça veut dire « involontaire et volontaire » par rapport au péché, bien, en fait, allons voir comment ça s'applique concrètement à nos vies. Bien, je vous ai fait remarquer dans le texte, dans les versets que, que vous voyez ici, hein, A, si on part de, du, de, du bas, on va, faire, on, va faire, on va partir de nous, okay? on va partir d'une seule personne au verset, au verset 27. C'est une seule personne a commis un péché involontaire, donc il y a un aspect très personnel. Ensuite, il y a un aspect assemblé au verset 25. Puis ensuite, puis l'assemblée étant les enfants de Dieu assemblés ensemble. Puis ensuite de ça au verset 29, c'est ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans l'assemblée des enfants de Dieu. Et, et donc, on va regarder ça en, en particulier. Le volet personnel, attardons-nous... Euh, là, il y aurait eu plein de passages pour parler de chacun des, chacun des, des, chacune des dimensions, mais si on s'attarde à, à Romains 7, qui, je trouve, illustre vraiment bien euh, cette notion-là, on va commencer par le, le verset 14. « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. » « Mais moi, je suis charnel. » Donc, c'est intéressant, là, ici, Paul, qui a écrit cette épître-là aux Romains, euh, il, il parle au « jeu là. C'est très personnel, c'est très, très vécu. « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Donc, ici, on est dans la découverte personnelle, de la grâce de Dieu, de la justice de Dieu. C'est très personnel. Ici, Paul dit « Je reconnais que la justice de Dieu est bonne pour moi, essentiellement. Okay? » Et ça, c'est quelque chose qui est, un, qui est, un, qui est un, une dimension personnelle ou une démarche personnelle. Je continue au verset 17. « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc là, c'est intéressant parce que là, Paul arrive à une dimension de, de reconnaître une lutte, une lutte, une lutte une lutte entre... Le, exactement, un lutte, une, une lutte. On va rester concentré ici. <rire> entre l'esprit et la chair qui est vendue au péché. Donc, Paul, encore là, va plus loin. Puis, on s'entend que Paul, ici, a du vécu hein? avec l'esprit de Dieu, avec, euh, avec Dieu qui agit en lui. Il y a du vécu euh, que, que peu, peuvent, euh, peu peuvent dire avoir vécu. Et, et pourtant, lui, en fait, il peut exprimer cette reconnaissance-là de, de, de la lutte Et puis, si on continue, puis là, un, le point auquel je, je vais arriver, c'est la notion d'homme intérieur. Donc, 20, verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de, de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, qui, qui le délivre et qui nous délivre, Mira, misérable qu'il est, misérable que nous sommes. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ici, l'homme intérieur, j'aimerais vous, vous amener à une certaine réflexion par rapport à ça. Si Paul, qui vit cette dimension personnelle-là par rapport au péché involontaire ou à la lutte, euh, s'il exprime ça, ben en fait, ça s'applique à nous tous. Et puis, vous connaissez, moi, j'étais assez fasciné de voir que euh, le, le, le proverbe, ce n'est pas un proverbe, là, mais pas un proverbe de la Bible, mais l'expression, le, le, l'ignorance le, de la loi n'excuse personne, en fait, est attribuée Les différentes cultures du monde s'attribuent ça en disant « c'est un proverbe italien, c'est un proverbe américain, c'est un proverbe français ». Je trouvais ça assez, assez comique parce qu'en fait, donc, c'est tout le monde se l'approprie. Euh, ici, on parle de… de en, la phrase en latin, c'est « nemo sensetur ignorar legem », je pense. Euh, bref, personne ne peut ignorer la loi. c'est pas parce qu'on ne connaît pas une loi qu'on peut donc euh, en être exclu. Euh, C'est un principe juridique fondamental, en fait, qui signifie qu'une personne ne peut pas dire « Ah, ben je ne peux pas être punie par rapport... » Tu sais, moi, j'ai tué quelqu'un, mais je, moi, je ne savais pas là, que c'était un problème. Fait que, excusez-moi. Euh, on peut, ne on peut pas ignorer la loi. On, on a le devoir de réfléchir et de comprendre et d'explorer la loi. Mais ça, ça s'applique ici dans le contexte, c'est qu'il faut réfléchir à moi versus la loi. Et là, appliquons-la à la loi spirituelle. Ça, je serais curieux, en fait, ici, qui, qui levez la main, ceux qui aiment faire des introspections? Ah, Il y a des mains levées. Bravo, bravo, bravo, bravo. Mais je vous dis que vous n'êtes pas nombreux. Mais je vous dis que je ne suis pas très surpris. <rire> Parce que faire l'introspection, ça veut dire de se mettre devant nous-mêmes par rapport à qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien, réfléchir à ça. Ça peut être violent, parfois. Ça peut être dur. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. La parole de Dieu incite à cette, ce type d'introspection, ou plus particulièrement réflexion. J'ai fait une recherche dans la parole de Dieu pour chercher le mot réflexion. Et j'ai trouvé... Pas moins de six proverbes qui parlent de réflexion. Je vous les cite vite, vite. Proverbe 1, 4. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Proverbe 2, 11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Proverbe 3, 21. Mon fils, que ses enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Proverbe 5, 2. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Proverbe 22, 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Donc, si jamais vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à lire la parole de Dieu et à voir qu'il faut réfléchir. Dieu s'adresse à vous en particulier, euh, si on, on regarde le psaume 77-7, « Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Donc, le cœur, selon la pensée de Dieu, c'est un cœur qui médite sa parole jour et nuit et qui, et qui fait ce, cette démarche-là d'introspection par rapport à sa loi spirituelle. Et c'est ça que je lis et que je vous propose par rapport à la dimension personnelle ici, de la notion de péché involontaire. Dans Nombre, s'ils font la distinction entre l'assemblée puis l'individu, c'est donc que l'individu a réfléchi à son affaire et a dit « Oupalaï, j'ai fait un péché involontaire et je vais aller sacrifier le sacrifice qui est proposé dans Nombre. » Mais ça s'applique aussi à la dimension collective. Donc, si on regarde... Euh, donc, puis là, c'était dans le verset 25. En fait, on fait intéressant, là, dans Nombre, on commençait par le collectif, puis on allait vers l'individu. Dieu est en train de former son peuple. Donc, il commence du peuple, puis ensuite, il s'en va euh, traiter le cœur, okay? si on veut. Et là, le passage qu'on pourrait regarder, c'est dans Hébreu, Hébreu 10, 23 à 31. Donc, je, je vous le lis verset 23 dans Hébreux 10, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous pêchons volontairement, ici toujours hein, le mot, qui revient. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est intéressant. Hein? À partir du moment où on connaît Christ et que là, il y a un péché volontaire, bien là, il n'en reste plus. Là. C est, c est, tout est accompli déjà. On ne peut pas comme rajouter, euh, euh, Christ ne peut pas revenir une deuxième fois, nous sauver une deuxième fois. C'est fait. C'est déjà accompli. Donc, si je continue au verset 27. « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui, qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Donc ça, c'était dans l'Ancien Testament. « De quel pire châ châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce Car nous connaissons, ce, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Je vous lis ça, puis, puis c'est dur, hein? Euh, mais, mais en même temps, c'est ça que la parole de Dieu dit. Puis si c'est dur, c'est parce qu'ici, il y a vraiment une dimension, je reviens au point, mais de rébellion complète contre Dieu. C'est « Dieu, je suis moi, un Dieu. » C'est une grosse rébellion, là. Puis euh, je, je vous le dis comme euh, en faisant. Un, moi, ce n'est pas ça que je pense. Je tiens à vous le dire. Euh, mais ici, euh, le, commande le commandement de Jésus, c'est Aimez-vous les uns les autres. Mais ici, je dirais par rapport au passage qu'on a lu, c'est Aimez-vous les uns les autres pour vous assurer que per personne de vous n'est perdu, que personne de vous tombe dans cette rébellion-là envers Dieu. C'est ici le, le, le, la notion d'assemblée. C'est pour ça que les enfants de Dieu, quand Dieu leur donne le commandement par rapport à la loi, il leur dit. « Prenez soin à en assemblée, faites des sacrifices en assemblée pour le péché involontaire. » C'est, oui, bien sûr, une affaire de cœur individuelle. Et l'introspection dont on parlait tout à l'heure. Mais ce n'est pas qu'une affaire individuelle. Parce qu'au final, c'est une grande perte pour le corps de Christ. Donc, c'est à chacun d'être vigilant, les uns envers les autres, avec zèle, que personne ne se rebelle contre Dieu, que personne développe un cœur à servir, que, que tout le monde développe un cœur à servir Dieu, que tout le monde persévère dans la réduction des petites erreurs de procédure qui sont, elles, les, qui sont eux, les péchés involontaires dans sa vie. C'est l'affaire de tous, puis c'est une exhortation à la transparence. Parce que si c'est l'affaire de tous, bien, je peux pas, tu sais, si je me cache, personne ne le sait. Bon, Les gens peuvent s'en rendre compte, mais c'est aussi une exhortation à la transparence les uns envers les autres. Et ça, ce n'est pas facile, la transparence. Je transpose ça sur, un, moi, personnellement, ce que je vis par rapport au, au monde des affaires. Le, dans, la transparence dans le monde des entreprises, je peux vous garantir que ce n'est pas populaire. Les gens disent que oui, mais ils ne le font pas. Mais de, de mon côté, moi, je peux vous, vous témoigner, je, je travaille très fort à toujours être plus transparent. Mais ce n'est pas facile, parce que ça rend vulnérable. Si je dis à un client, là, un client dit euh, « Est-ce que ça vous tente de faire tel projet? » Bien, si on ne fait pas de projet, euh, pourquoi on est en affaires? Hein? Donc, il faut faire le projet. Si le client dit euh, « Est-ce que vous voulez faire tel projet? » Puis la réalité, c'est qu'on n'a jamais fait ce projet-là. On sait qu'on a les compétences pour, on n'a jamais fait ce projet-là. Est-ce que je lui dis je vais l'insécuriser. Est-ce que je suis transparent par rapport à ça? C'est me met dans une situation de vulnérabilité. Ou si je dis à mes employés que les clients ne payent pas présentement, bien, eux, ils vont avoir peur à leur emploi, ils vont s'en aller. Ça me met dans une situation de vulnérabilité. Donc, la transparence, ça rend vulnérable. En église maison, là, On peut rester à, à écouter. Le, la semaine passée, Il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui écoute d'habitude et qui, là, a été transparent et a partagé ce qu'il vivait. Fait intéressant, je suis convaincu que ça l'a touché certaines personnes, que ça l'a amené d'autres réflexions. Cet, cette exhortation-là à, à la transparence, elle est importante. Puis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Job 34, 21. « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. » Mais si Dieu nous voit tous, ben exerçons-nous à, à se voir tous, comme ça. Proverbe 24, 11, encore dans les proverbes. 24, 11. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, » toujours l'ignorance de la loi qu'on disait tout à l'heure, « Celui qui pèse les cœurs ne les voit-il pas. » Donc, Dieu qui voit les cœurs, voit ça. Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit qui est en nous œuvre et, et le fait d'exercer cette transparence-là dans nos vies euh, nous, nous amène à, se, à être remplis de cet Esprit-là puis le laisser agir en nous. La parole de Dieu qui, qui nous enseigne à vivre dans la transparence, bien, en fait, c'est que l'Esprit nous guide et nous fortifie à travers cette transparence-là. Et c'est ça l'encouragement collectif, la, la dimension collective au passage de nombreux. 15. Oups, excusez, c'est allé trop vite. Donc, euh, troisième dimension et dernière dimension. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On va l'illustrer en fait par rapport à l'indigène et l'étranger par le... Ici, on est dans le témoignage à l'étranger. Il y a moi personnellement, il y a moi dans mon assemblée et il y a moi dans le monde à l'extérieur de l'Assemblée, essentiellement ceux qui, a priori, ne connaissent pas Dieu. On va l'illustrer avec euh, le, un passage dans Éphésiens, euh, plus particulièrement Éphésiens 2, 4 à 7. En fait, Éphésiens 2 et 3 au complet, traitent bien de, de, de, du sujet à mon avis, mais j'ai décidé de prendre un petit bout. Euh, Dieu qui est riche en miséricorde, verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes en ouvrage ayant été créés en Jésus Christ. Nous sommes son ouvrage, pardon, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc ici, c'est la dimension euh, de témoignage. C'est que tout à l'heure, on disait, hey, c'est dur, hein? La, la, la loi, la, la justice de Dieu, c'est dur, c'est très tranchant. Mais c'est aussi la grâce de Dieu qui est dans nos vies. Et puis c'est de ça dont on peut témoigner. À être témoin de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que c'est tout accompli, ça aussi. Donc, envers l'étranger ou avec l'étranger, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. C'est ce que Christ a accompli dans nos vies. Puis si on s'attarde un petit peu, puis c'est un, un fait intéressant, parce que je me disais, c'est quoi un témoin? Tu sais, des fois, on dit, on, je témoigne de, de Dieu dans ma vie. C'est quoi un témoin? Est-ce que le témoin, c'est l'enquêteur qui va chercher à comprendre un peu comme euh, Luc qui a fait une enquête sur Jésus, là, tu sais, qui, qui écrit son, son évangile? Est-ce que c'est l'enquêteur qui est le témoin? Est-ce que c'est le juge qui va dire, voici ce qui est, ce qui est le tranchant par rapport à l'accident. Ou... En fait, le témoin, là, la seule chose qu'il dit, c'est « voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu ». C'est ça le rôle du témoin. Et puis, il n'y a rien de plus fort que de dire « voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu ». Et c'est, je pense, ici, l'exhortation finale pour être des bons témoins. Être des bons témoins, c'est dire, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu, par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie. Mais qui inclut donc de travailler nos cœurs, travailler vos cœurs, travailler votre transparence, pour être capable d'expliquer en tant que bons témoins de ce que Jésus a fait dans votre vie. Voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu, il faut en être d'abord conscient et il faut être capable d'en parler. Donc, si vous avez à cœur de bien servir Dieu, d'être des bons témoins, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Il faut, faut en parler, il faut être capable d'en de, parler en toute transparence. Donc, vivez ensemble dans la transparence qui est impossible sans une pleine conscience de l'amour, sans, sans être, être, euh, nous aimer les uns les autres, et sans, une, sans avoir une pleine conscience de l'amour de Christ envers nous, et donc d'avoir Christ au centre de la chose. Impossible sans l'esprit qui nous guide, qui nous fortifie en continu. Puis, donnez-vous du temps proactivement de réflexion. On est dans une époque où réfléchir, ou juste prendre du temps de faire les choses, ce n'est pas populaire. Il faut que les choses aillent vite. Let's go! Let's go! Mais prenez proactivement du temps de réflexion dans vos cœurs, examinez vos cœurs, et ça, c'est impossible si vous ne méditez pas sa parole du jour et nuit, c'est impossible si vous ne donnez pas votre vie à Christ et vous ne cheminez pas dans cet, dans cet état d'esprit-là. C'est ça l'expérience que Nombre 15, le contre-exemple, en fait, que Nombre 15 donne du peuple d'Israël dans le désert, qui a vu tous les miracles de Dieu, mais qui n'a pas pris le temps de dire « Attention, là, il nous a sortis d'Égypte à travers des miracles, puis on ne le connaît pas. Donc, l'exhortation, c'est ça, et c'est de connaître Dieu dans vos vies. Bonne semaine.